Autrefois, j'éclairais mon ciel... Pierre a ses raisons. Pour accabler de réflexion Cette armée de potes maudits Je les condamne Fonctionnaires employés dans le grand ulcère Témoins un jour ceux qui m'ont dit On survivra jusqu'à la nuit